Bismillahir Rahmanir rahman ar-Rahim Wa salatu wa salam Wa ala al-mab'u al Wa ala ala alihi wa sahbihi Ajma'ina ila yawm al-din Thumma amma ba'd Donc on continue Dans la lecture De cette explication Sur le de al-ajrami Dans la langue arabe Dans la grammaire de la langue arabe Et donc la dernière fois On s'est arrêté Sur le chapitre euh, de Al-Maf'ul B. Le chapitre de Al-Maf'ul B. Babu Al-Maf'ul B. Donc on va commencer aujourd'hui avec le maful B. Euh, parmi mansoubat al-Asma'a. Parmi les noms qui sont en position de an nasb qui, qui se trouve mansouba. Euh, Al-Matin, c'est-à-dire celui qui a écrit Al-Matin, celui qui a écrit les règles. Ibn Ajrum, il avait dit الله ta'ala Il avait dit Wa به ismu l-man Wa l-babu l-maf'u'lu bih Wa Donc al bien C'est à peu près le complément d'objet En français Al est un ism. D'accord Donc, c'est euh, un nom. Et il est mansoub. Il prend la position de Anas. An il prend la position de an Il subit l'action. C'est-à-dire, comment on peut le, le détecter et le connaître C'est que c'est lui qui a subi l'action. Comme ici, dans l'exemple qu'il a, qu a donné, Donc, c'est Zayd qui a subi l'action de Ad-Darb. C'est Zayd qui a été frappé il subit l'action ou bien raqib tul farasa al farasa le cheval raqib tul maedar raqib tul farasa donc c'est lui qui a fuqil il a subi l'action très bien euh, l'auteur Ibn Ajram rahimahullah a donné un exemple de al 'aqil Zaid donc le mifgulbi ça peut être quelque chose qui est 'aqil comme les humains ou bien ghayr al comme il a donné l'exemple de al-faras hein darabtu Zaydan, wa farasa donc il a donné l'exemple de al donc c'est Zayd, et il a donné aussi un exemple de ghayr al et qui est ici al-faras le cheval euh, c'est pour signifier que al peut être l'un ou l'autre de, de ce type qui est al ou bien de du type qui est, qui n'est pas al d'accord et euh, وهو Al-matin, l'auteur, il a dit, Wahuwa ظاهر zahirun فالظاهر mudmarun. تقدم ذكره taqadda cest c'est-à-dire, c'est quand il vient comme un nom. Comme un nom. Comme ici, dans ces qui vient d'être cité. C'est-à-dire, ce qui va venir en position, ou bien donc en état et en forme de abdamir. C'est soit un damir mutassil, un pronom attaché, soit un pronom détaché, mounfassil. D'accord fel <gél> mutassil <possession> ou isna ashar, wa comme dans ces exemples avec le verbe daraba, darabani, avec le mutakalim, darabani, wa Wadarabaka wa darabaka, wa darabaki, wa wa wa wa وضربها وضربهما وضربهم وضربهن والمنفصل اثنا عشر وهي اياي واياك وإياك واياكما واياكم واياكن واياه واياها وإياهما واياهم واياهن D'accord, on veut voir ces choses. Donc, al-mefrouli est de deux types. Daheron apparent, explicite, c'est quand il vient en un nom qui est connu, comme Zaid ou Amr et ainsi de suite, ou bien Al-Faras ou bien la maison et ainsi de suite. Euh, très bien. Et al-mudmar, c'est-à-dire Abdamir, le, le, le pronom, il est daher comme ce qui... Euh, donc, euh, pardon. Euh, Al-Mudmar, il est de deux types aussi. Un pronom attaché au verbe. Hein, comme dans les exemples donnés par l'auteur avec le verbe daraba D'accord Le pronom attaché, Muttasil, ne vient pas en début de parole. Comment on va euh, désexer aussi le pronom euh, attaché, Ad-Damir C'est qu'il ne vient jamais en, en, en début de parole. C'est ce Kef, par exemple. Ce Kef ne... Peut pas inaugurer, commencer une phrase. On ne peut pas dire ka un darada. C'est impossible. D'accord? Donc, c'est comme ça que, que les grammairiens ils cerné Donc, euh, par contre, d'amir, le monde facile, on peut le, le, on peut le déplacer. Yaq a'ni. C'est-à-dire, je, je parle de toi. Hein? Ou bien, je... Donc, je, je te vise. Iéaka peut commencer une phrase. Alors que Damir qui est mot facile, comme K, ou comme Na, donc de, de et ainsi de suite. Donc là, on ne peut pas le déplacer en début de phrase. Et donc, euh, c'est une chose qui est claire, mais euh, donc les grammairiens, ils s'expriment comme ça. C'est une chose qui est claire pour nous. On sait qu'on ne peut pas prononcer une phrase comme K, daraba. On le sait. Mais les grammairiens, pour distinguer le mot tassel de mot ils ont mis ces règles. D'accord euh, Donc le pronom attaché ne vient pas en début de phrase, hein, en début de parole. Euh, on ne dit pas « ka daraba » mais plutôt on dit « daraba ka ». Et il ne vient pas après « illa ». C'est-à-dire, euh, il ne vient pas après « la. Par exemple, on, veut, on, ne veut pas dire, on, ne, on ne peut pas dire non plus Ma hein? adribu hein? illa ka Ma adribu illa iya ka D'accord On ne peut pas dire Ma adribu illa ka Mais plutôt on peut dire Ma adribu illa iya D'accord Iya le mot facile, on peut le placer après illa Alors qu'al mot facile, on ne peut pas le placer après illa d'accord ce sont deux euh, petites règles qu'ils ont euh, posées pour distinguer l'un de l'autre le damir le maintenant si on détaille le mutassil il est en nombre de douze 12, douze 12 cas 12 cas. Hein. Euh, deux pour le sujet qui parle le c'est pourquoi on a dit darabani pour le singulier darabana pour le pluriel donc deux pour le sujet euh, qui parle, et cinq pour celui à qui l'on parle hein, cinq pour celui qui, à, à qui l'on parle comme lorsqu'on on s'est adressé au singulier au singulier féminin au, au masculin euh, au duel, el musanna et aussi au pluriel que ce soit des hommes ou des femmes d'accord euh, lorsqu'on a dit darabaka ça c'est, euh, on parle à quelqu'un on s'adresse à une personne C'est-à-dire mukhatab, on s'adresse à lui. Darabaka, <coughs> Darabaki, pour donc, le féminin, Darabakuma, pour le musanna, pour le cas duel, et Darabakum, pour le pluriel, on s'adresse à une jama'a d'homme, ou, ou bien où il y a un homme, hein, et Darabakuna. <coughs> Par exemple, s'il y a des femmes, et il y a un seul homme, on va dire Darabakum. D'accord Donc, euh, même si, donc, il y a la, la dominance, ou bien une majorité de femmes, mais il y a un homme, on va dire, d'arabakum. D'accord On ne peut pas dire d'arabakunna, pour ne pas considérer euh, cet homme comme, euh, euh, c'est-à-dire au féminin. Très bien. Ça, c'est 5 pour le mukhatab, et il reste aussi 5 aussi pour le que ce soit euh, un masculin ou un féminin. Hein, ou bien, que ce soit le mousanna, ou bien que ce soit aussi le jama'a, d'accord, que ce, que ce soit des hommes ou des femmes. Comme dans les exemples d'arabahou, il l'a frappé, d'arabahou, euh, d'arabaha, il l'a frappé, c'est-à-dire il a frappé une fille par exemple, ou darabahuma c'est-à-dire il les a frappés tous les deux, d'accord, qu'ils soient des garçons ou des filles, d'arabahouma, ou d'arabahum, jamaa Wadarabahunna hmm? darabahunna darabahunna <coughs> pour euh, jamaa qui est au féminin très bien donc là on a dit 2. pour le متكلم et cinq pour le مخاطب et cinq pour très bien euh, là il y a des euh, des cas d'analyse de, grammaticale de al i'rab de al on va pour ne pas euh, nous, nous attarder sur cela en, en fait. Hein? Donc ce, ce qu'il convient de, de comprendre pour le moment, hein? donc de distinguer. Hein? Donc c'est cas, hein? de distinguer c'est quoi? Euh, D'accord d'arabani, c'est-à-dire pour le mutakallim qui parle. Ici c'est un Noun, c'est-à-dire qui va signifier donc qu'il qu s'agit de al mutakallim. D'accord? Uh, ou bien, donc, on, en, en réalité, c'est y'a al-mutakalim. C'est y'a al-mutakalim. Et nun, c'est pour l'wikaya. On dit dans l'analyse, c'est pour l'wikaya. D'accord? Al-y'a damir al-mutasili al-mutakalim wa'da. Mabni al-sukunfi mahadinas mi maf'ulbi. C'est y'a al-mutakalim. D'accord? Et nun, donc, c'est nun wikaya. Parce qu'on ne peut pas dire darabi. D'accord? D'accord D'arabah ni. D'arabah ni. D'accord Et aussi dans darabana na, na, damir mutassiril mutakallimil mu'abdi minafsahou ou il mutakallim ma'agherihi. C'est-à-dire, que ce soit quelqu'un qui est en train de parler de sa personne en tant que mu'abdi minafsah, c'est-à-dire, euh, il va donner de la valeur à, à, à, à sa personne, ou bien... Mm. Uh, S'il parle on uh, nom d'un groupe Darabana, d'accord? Mutakalima a Mabni ala sukun fi mahali nasbin, mfoul b. -i. Darabana, parce que ça termine par l'alif. Mabni ala sukoun uh, fi mahali uh, nasbin, parce que c'est en position de an -nas, parce que c'est uh, celui qui subit l'action, mfoulun bi Donc là, euh, ce, donc, euh, ce cas de Mu'addim Nafsa. Donc en français on dit, euh, euh, le nous de modestie. Le nous de modestie, c'est, une contradiction dans, dans, dans, les dans quoi? Dans la conception que ce soit de, donc de, entre l'arabe et le français. Al-Mu'addim Nafsa, c'est celui qui se donne de la valeur. Alors que le « nous » de la modestie, c'est quelqu'un, au lieu de dire euh, « j'ai écrit, et j'ai écrit, et j'ai fait tel ouvrage », il va dire « nous avons écrit », c'est plutôt il prend de la modestie en disant cela. Donc là, le, le français conçoit la chose d'une certaine manière, et l'arabe conçoit d'une autre manière. D'accord Donc euh, là, ça ne, euh, moi je ne porte pas de jugement de, donc sur ces deux choix, mais ça... Euh, pour nous on sait que notre langue elle est la meilleure ça c'est euh, donc euh, une conviction euh, pour nous mais là c'est, regardez comment le français il procède, on dit lorsqu'il va parler, donc euh, on est nous hein, il est modeste hein, alors que pour nous lorsqu'il va parler c'est plutôt il est en train de se donner de la valeur hein, il est en train de se donner de la valeur et donc très bien ضربك الكاف الكاف وسي ضمير متصل للمخاطب ضربك المذكر دونك كاف الي مبني على الفتح ضربك مبني على الفتح في محل نصب مفعول به داكوغ في محل نصب مفعول به ضربك الكاف سي متصل مبني على الكسر دونك مبني على الكسر Fii mahali nasbin mef'ulbi Donc, je vais lire juste le cas de Al-Muf'ulbi, pour ne pas lire toute l'analyse la, grammaticale Darabaki Donc, qu'est-ce qu'on dit? Fii mahali nasbin Il est en position de nasb, même si Cela a pris <coughs> Al-Kasr, Al-Khav Mais il est en position de nasb Fii mahali nasbin mef'ulbi D'accord? Darabakuma Al-Kaf damir mutasillil musan al-mukhatab Muzakkaran kana au mu'annasa Darabakuma on va dire la chose que ce soit pour les deux filles ou pour deux garçons ou pour un fille et un, gar, et un garçon, on va dire darabakuma Donc, Damir al-Musasili al-Musan al-Mukhatab, Mouzakar al-Kana ou Mouannasan, Mabni al-Addam, Darabakou, Mabni al-Addam, Fi mahalli nasbin, Maf'ulun bi. Donc, ça c'est Al-Maf'ulbi, ah darabakuma en principe, Lkaf i l-alif. Al-mimu li-l-imad. Wal-alif li-tasmiya. Donc lkaf, c'est pour l-khipab. D'accord? Kaf, c'est pour l-mukhatab. C'est pour celui à qui on s'adresse. Wal-mim, c'est juste un harf qu'on a été contraint de l'employer ici parce qu'il sera suivi d'un alif. On ne peut pas dire darabaka, darabaka. Hein? En, en, puisque ce, donc il y a le damma avant et puisqu'il y a un alif après, donc on a mis le mim l'il imad parce que donc, donc ça, ça doit soutenir ce alif qui va venir. L'il imad hein, pour soutenir ce alif qui va venir. Donc qu'est-ce qu'on a ici C'est le kaf pour le ou le mim l'il imad, ou l'alif L'alif c'est pour marquer le, le, le duel. C'est pour at Oui, oui D'accord c'est juste pour marquer Qu'est-ce qui nous reste ici Il nous reste donc pour que ça, ça ne sonne pas mal, on a employé el mim lil imed pour pour que cela ne sonne pas mal. D'accord Donc les arabes lorsqu'ils ont parlé, ils ont parlé comme ça, ils ont mis ce, ce mim ici. Les grammairiens, lorsqu'ils sont venus analyser, ils ont remarqué que LKF, kef c'est pour, euh, parce qu'on est en train de s'adresser à, à, à deux, et puis l'alif, c'est pour marquer deux, hein, mais on ne peut pas donc passer de LKF kef à l'alif, on a mis un mime pour l'imad. C'est comme si ce, ce qui doit soutenir ce élif, hein, ils appellent cela mime, le mime l'al-imad. Darabakum, l'al-kef, darabakum, damirun, Dziemia z ukur mukhatabin. D'accord? Al kaf, hein, li mukhatabat al jama'a. Mukhatabin. Mabni aladdam, darabaku, hein, mabni aladdam, fi mahalli nasbin. Mais il est en position de un nosb, et il est donc muf'ulbi. Wal mi muharfun delun ala gemia Pour le distinguer du duel, on a dit darabakum, pour ne pas Donc, confondre entre le cas du, de 2 et le cas de d'une jama'a, qui est plus de 2. D'accord Très bien. Et donc, darabakuna, ça prend la même chose. Ça prend la, la même analyse grammaticale. Al-kef, c'est pour le khetab. Et nun, nun, niswa. C'est pour marquer une jama'a, et qui est jama'at niswa. Jama'a, de femmes. Très bien. Donc, darabahu, hein i darabaha, uh, d'accord? Darabahu, c'est clair, donc damir al-ha', d'accord? I darabaha, hein, donc là c'est pour le féminin. Darabahuma, al-ha'u, hein, lil musannah al-ga'ibi, hein, darabahuma, donc l'ha', lorsqu'il sera euh, employé avec huma, al-ha', lil musannah al-ga'ibi, muzakaran kana ou muannasan, c'est comme le cas qu'on a vu tout à l'heure de Kuma d'Araba D'accord? C'est embêtant un peu euh, l'analyse grammaticale, mais hein, donc on essaye donc, euh, Juste pour comprendre un peu comment euh, cela fonctionne. Euh, très bien. Euh, voilà, donc on va continuer à... maintenant avec Adamir Al-Mun Comme on a dit, Iyaya, wa Iyaki, et ainsi de suite. Le pronom détaché du verbe, Al-Mun le pronom détaché du verbe est donc aussi considéré comme étant un mef'ulbé. Il est aussi de 12 types, hein? De, en, en nombre de 12. Iyaya, si on dit par exemple, Ieya allamta. Hmm? C'est-à-dire, tu m'as appris, par exemple. D'accord Ieya allamta. Ça équivaut à hein? D'accord Ieya darabta. Ça équivaut à darabteni. D'accord Ieya akramta. Ça équivaut à akramteni. D'accord euh, Si on veut prendre Ieya allamta, par exemple, en analyse, on dit Iya hiya c'est un damir منفصل facile le locuteur كان ou donc le féminin ou bien le masculin peuvent s'exprimer de la même manière hein? donc une fille peut dire hiya allamta et un garçon peut dire hiya allamta d'accord donc euh, ce damir qui est facile qui est hiya <coughs> et donc, il est donc mabni <coughs> ala parce qu'il se termine par le alif Iyya Ili mabni ala sukuni fi mahali nasli maf'ulun bihi muqaddam C'est un maf'ul qui est antéposé Qui est venu en, en position donc, euh, donc de début de phrase D'accord En début de, de, de, de la parole Walya'o euh, Qui va finir Iyya Walya'o harfu takallumin Au lieu donc de s'adresser à quelqu'un Et de dire Iyaka on a dit, al D'accord? On, on, on ne va pas l'analyser grammaticalement. On, on, on dit, C'est al-mutakalim. C'est juste pour marquer, al D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on considère comme étant, al c'est ia, Euh, très bien Dans tous ces cas a et Damir Tandis que ceux qui le suivent Montrent al ifrad <coughs> Le singulier Donc dans tous les cas Donc les douze cas que, que, Dont il y est question ici Dans tous ces cas a il est Damir hein, Il est considéré comme étant un Damir Tandis que ceux qui suivent hein, Ia, Parce qu'on dit Iya Iyaka Yaki, yakuma, Yahu, yaha, euh, quoi? yahum, Yahu. yah, yahuma, yahum, yahunna. Donc, dans tous ces cas, Yah et damir. Tandis que ce qui suit montre l'Ephraad, le singulier, ou bien as, as, as, as, niya, le duel, ou bien l'aljamra, le pluriel. Et il montre aussi le masculin, l'atadkir. Ou bien le féminin al-ta'nis, ou bien al la prise de parole, hein, ou bien al-khitab, c'est-à-dire s'adresser à, à quelqu'un, l'adresse de la parole à quelqu'un, et al-riba, c'est-à-dire al-ra'ib. Le fait de parler en l'absence de quelqu'un, le fait de parler en l'absence de quelqu'un, ça s'appelle al-ra'ib ou il riba cest c'est-à-dire de parler de quelqu'un en son absence. Alors que dans la, dans la charia, on parle de driba aussi. On, on l'appelle la médisance. Hein, si on va parler en mal de quelqu'un, c'est considéré comme étant une médisance. Hein, parler en mal de quelqu'un, c'est considéré comme une médisance. Sauf qu'il y a donc aussi dans la charia une médisance qui est permise et que les gens de science considèrent aussi euh, comme étant parfois obligatoire. C'est de parler en l'absence de quelqu'un. Parler en mal, en l'absence de quelqu'un, mais pour une maslaha hein, charia. Pour, c'est-à-dire, un intérêt légiféré. Tel que, parler en mal, c'est-à-dire, de quelqu'un qui est, qui est, est -à -dire, qui c'est-à-dire écrivait des livres de Al-Kufr. De la mécréance. Ou bien parler de quelqu'un, en son absence, alors qu'il écrivait des, des livres de l'innovation. Ou bien parler de quelqu'un qui est en train de propager la corruption sur terre. Hein, ça, ça, on ne va pas dire non, tu es en train de, de le médire, hein, oui. ou de faire la médisance d'un tel. Donc là, c'était juste pour le terme El hein. Oui. <coughs> Très bien, après cela, donc euh, si on, euh, on reste un peu schématique, hein, donc, euh, on a vu qu'il qu est soit Dahir, soit Modmar. Hein, Zaher, soit pour l'akil ou pour non on, on emploie, ou bien aussi, al-mudmar, mudmar c'est soit un damir moutasil ou un damir moutasil. Damir mutassil, comme, hein, l -l -l darabani, darabahu, hein, darabaha, darabaka, darabaki, et ainsi de suite, et aussi, damir moutasil, c'est avec iaya, euh, et donc iaka, euh, ainsi de suite.